est à Butalib Il est l'oncle du prophète, et il le défendait et le protégeait contre le blessé à crèche, mais il est mort polythéiste.